السلام عليكم ورحمة الله نرحبا بالإخوة والقرام والأخوات والحبور شواء معنى أو خمم هم عبر الأثير أو من من يستمعوا بعد ذلك تلبية الحاقطات هذا اللقاء أمم قدره الله على صوته والحمد لله على توفيقه وهذه المجالس خير ما يكون فيها ذكر الله كيف وهي بيوت الله وخير ما يكون الذكر عندما يكون العلم يتعلق بشأن ما لله تبارك وتعالى من حق فحق الله هو الحق المقدم وخير ما يكون في ذلك العقيدة التي تنعقد عليها القلوب وتؤمن بالله أنا نشيت أن الدرس مترجع وليست هذه طريقتي في الحديث إنما أتكلم قليلا لكني رأيت الوجوه أكثرها يعون ما أقول فانطرقت في الحلام فهنا أتوقف فظل <تصفيق> الحمد لله Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa shadu la ilaha illa Allah la sharika a permis cette rencontre dans une demeure qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala la meilleure chose à faire dedans c'est bien le rappel d'Allah tabarak wa ta et quel meilleur rappel que le fait d'étudier ensemble la croyance, le dogme, le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a parlé juste avant, il avait dit quand le frère s'est converti, que normalement on se doit tous de le féliciter, de même de le prendre dans les bras, pas rester comme ça en voyant quelqu'un qui s'est converti à l'islam. C'est une grande joie, un grand bien de voir quelqu'un entrer dans l'islam et on est content de voir des gens entrer dans l'islam, mais qu'Allah nous en préserve. Et il y a aussi des gens qui quittent l'islam. Et cet homme, en entrant dans l'islam, il a sauvé son âme du feu de l'enfer. Donc le chier avec le, le frère qui s'est converti, il lui a posé des questions. Il lui a demandé, est-ce qu'il sait que ce que veut dire une conversion à l'islam Qu'est-ce que l'islam Qu'est-ce la soumission Puis il lui a demandé, sais-tu que veut dire la profession de foi La première qui est « La ilaha illallah » et la seconde que Mohamed est « Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam et il lui a fait comprendre que « La ilaha illallah » c'est que nul n'est adorant vérité si ce n'est Allah qui n'a pas le droit d'adorer autre que Allah wa le véritable ayant droit de l'adoration et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il est le sceau et le dernier des prophètes et des messagers il n'y a plus de prophètes après lui et qu'en tant que musulmans, nous croyons en tous les prophètes et tous les messagers qui ont été envoyés. et a donné un titre d'exemple, euh, le nom de Nourh a.s, de Ibrahim a.s, de Moussa a.s, de Issa a.s. Et le dernier, et le sceau de tous ces prophètes, c'est notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a bien précisé que celui qui décide décident dans l'islam, il y entre pour ne pas sortir, pour ne pas quitter cette religion. أديثنا في هذا المجلس رساله مختصره الفها احد علماء المسلمين دونك notre cours qui va suivre concerne un petit ouvrage qui a été écrit par un grand savant parmi les savants de l'islam il parle dedans de questions importantes هو الشيخ Et ce savant c'est le cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah allait dans sa miséricorde. Cet écrit, il l'a écrit pour que ce soit bénéfique pour sa propre personne ainsi que pour ses frères musulmans de son époque. Et nous commençons, qu'Allah nous donne la bénédiction. Qu'à l'al-muhallifu rahimahullahu ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم أنت قرأها بالفرنسي وأنك قرأها بالفرنسي طيب قال المؤلف رحمه الله أسأل الله العظيم رب العجل الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مبارك حيث وأن يجعلك ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتليه صبر وإذا أذنبه استطر Donc, je vais lire la traduction de, du début de cet ouvrage de l'Qawaïd et de l'Arbaïd, les quatre règles de base. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est auprès de lui que nous recherchons assistance. Je demande à Allah, le généreux, maître du trône immense, qu'il t'assiste ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Qu'il te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, de patient lorsqu'il est touché par une épreuve et qui demande pardon lorsqu'il commet un péché. Aquellis, el muqaddima, t'ajudum en el muqaddima bada bada bada d'udua, as-al-Allah l'Azum. O hàdi fieha bilha haqiqa. Muqaddima l'atifa. Ila man yaqla hazi d'esala o man ya esma hazi d'esala. Anna el muqaddima, yed'i l'aqe. Bi'en yurşidaka اي يتولاك في الدنيا والاخره من هم الذين يتولاهم الله هم الصالحين هم اولياء الله هم المباركين وهي يجعلها مباركا حيثما كنا فمن هو ولي الله هل الولي لا بد ان يكون من اسره معينه دونك اون فوا كلو شيخ ا et il y a une leçon à tirer là-dessus, c'est que le sheikh fait des do'as, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui va lire cet ouvrage, pour celui qui écoute cet ouvrage, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honneur, pour qu'il devienne un des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit guidé par Allah. Et les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont cet honneur, qui sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis il vient à préciser qui est l'allié d'Allah celui qu'on appelle est-ce que c'est par un lien de sang qu'on devient wali est-ce que l'allié d'Allah il se doit de s'habiller d'une manière bien précise ou alors qu'il soit d'une race bien précise ou d'une tribu bien précise ou d'une tribu ou d'une communauté ou d'un groupe bien précis ou d'un cheminement bien précis ou d'une famille bien précise ou d'une école de pensée bien précise là non l'alié d'Allah c'est celui qui a certaines particularités que ce soit un musulman ancien ou nouveau que ce soit un arabe ou un noir qu'il soit noir ou blanc que ce soit un gouvernant ou un gouverné que ce soit un pauvre ou un riche que ce soit un pauvre ou un riche Ce n'est pas une condition cela. Il faut seulement qu'il ait les particularités qui vont suivre. Premièrement, Qu'il soit monothéiste. Deuxièmement, Qu'il soit très loin du polythéisme. Troisièmement, Qu'il soit un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement Qu'il soit très loin de l'innovation et de la contradiction de la sunna Cinquièmement Qu'il soit droit dans les ordres d'Allah Sixièmement Qu'il soit très loin de la désobéissance d'Allah Qu'il soit très loin setièmement et huitièmement qu'il soit éloigné des tentations et des ambiguïtés qu'il soit mâle ou femelle homme ou femme c'est celui-là l'allié et le proche d'Allah que son islam soit nouveau ou ancien c'est voilà l'allié et le proche d'Allah voilà le bien-aimé d'Allah Voilà celui qui est proche d'Allah. Voilà celui qui est honoré et qui est béni là où qu'il soit. Que ce soit dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. Oui. Certes, les alliés, les proches d'Allah n'ont aucune crainte à avoir et n'ont à avoir aucune tristesse. C'est clair Voilà le wali, le proche, l'allié d'Allah. Une question. Qui est le wali Est-ce que c'est celui qui est mort et qu'on a mis sur sa tombe une coupole Dans certaines contrées, dans certains pays, ils ne connaissent du terme wali que celui qui est enterré il y a une coupole sur sa tombe. Est-ce que ça existe voilà ce qu'ils connaissent et les vivants les personnes vivantes il n'y a pas d'ouali chez eux il y a parmi les serviteurs que lorsqu'il invoque Allah Allah ne repousse pas son invocation et c'est pour cela que les proches les alliés d'Allah ils n'ont à avoir aucune peur ni aucune tristesse c'est pour Une question pour vous. Citez certaines particularités du wali. Qui peut répondre Une. Nous avons mis en place pour que vous puissiez et que vous puissiez. Vous pouvez vous ان يكون من اهل التوحيد بعيد ضدها بعيد عن الشد ها نتبع بعيدا عن البدعة. عن البدعه هذه اربعه ها أن يكون بعيدا من الشهوات ها خمس. بعيدا عن الشبهات نعم ان يكون مستقيما على الاوامر ان يجتنب Est-ce que c'est dur oui. ça c'est d'un point de vue de parole mais dans la pratique qu'on prie Allah qu'il nous accorde cela alors qu'en réalité elle est facile pour celui à qui Allah lui a rendu facile qu'il soit homme ou femme donc les ali d'Allah il y en a beaucoup ah. et qu'Allah fasse de toi que lorsqu'il te donne tu remercies Allah. celui qui donne c'est Allah il nous a donné beaucoup de choses <coughs> nihan, mm -hmm. il nous a donné des bienfaits extérieurs et intérieurs et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah vous ne pourrez le faire le, le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné c'est qu'il a fait de nous des serviteurs musulmans soumis voilà le plus grand bienfait c'est qu'Allah nous a honoré et nous a honoré et nous a attribué la, de la croyance, le dogme de l'islam toi, tu es devenu musulman de par ta naissance et c'est lui, le frère qui est passé tout à l'heure lui, il est entré dans l'islam par le témoignage donc remercie Allah qui t'a fait naître de parents qui sont musulmans depuis que tu es né tu es sur la ilaha illallah voilà une facilité d'Allah et c'est pour ça que l'islam est un bienfait aujourd'hui j'ai pas à chez vous pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion donc l'islam est un grand bienfait Allah nous a donné un grand bienfait qui est la raison et nous remercions Allah en l'adorant avec et non pas de voiler cette raison par Le vin, l'alcool et les drogues. Allah t'a doté de, de, de la vue. Donc ne n'utilise pas ce bienfait dans ce qui te plaît à Allah. Allah t'a doté de l'ouïe. Allah t'a doté de la parole. Allah a fait que tes membres sont saints et ne tu n'es pas handicapé ou infirme. Allah t'a doté de la bonne santé. Dis, c'est lui qui vous a fait naître, vous a fait exister. Et il vous a donné, lui, la vue et le cœur. Quelle est la et peu remercie C'est-à-dire, très peu de fois, vous faites preuve d'unicité à Allah. Fais attention qu'un membre de ton corps n'arrive pas à faire du polythéisme. Ne te prosterne jamais pour autre Ne t'incline pas pour autre qu'Allah. N'implore pas pour que Allah, Allah, Ne jure pas par autre que Allah. Allah, Et ne fais pas de vœux pour que Allah, wala pas autre que Allah, wala tad'u man doune pas d'Allah, celui qui ne peut te ramener ni bénéfice ni nuisance, et si jamais tu viens à le faire, alors tu feras partie des injustes. Min tamam al-shukr. La, fait partie de la perfection de la, du remerciement, c'est que tes membres fassent preuve d'unicité à Allah. Avec, avec ton cœur, avec ton corps, avec ta raison, avec ta richesse, tout doit faire preuve d'unicité à Allah. Et si la personne, le serviteur a été prouvé, i fet preuves de patience et d'endurance. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna ses bienfaits a ses serviteurs, de même il les éprouve. Parmi ses bienfaits c'est que tu sois marié et que tu as une descendance, des enfants. Et tu as de la richesse et tu as du bien. Et autre que toi n'a pas cela. Et et il se peut qu'Allah t'éprouve avec les bienfaits que tu as. Combien de personnes qui voyaient maintenant ils sont aveugles? Combien marchaient maintenant ils sont infirmes? Non. Combien ont perdu leurs enfants? Combien ont perdu leurs épouses? Combien ont perdu leurs épouses? un bien-aimé à lui est décédé. Donc la personne est éprouvée par des malheurs. Gloire à celui qui détient la royauté et qui est capable de toutes choses, celui qui a, a créé et qui a créé la mort et la vie, et qui vous éprouve pour voir c'est qui qui agit en bien, ou le mieux, de la meilleure façon. Donc ces épreuves dans la vie, on ne peut les dénombrer. Et ce sont des épreuves pour voir la satisfaction concernant le décret d'Allah. ce sont des épreuves pour voir la satisfaction concernant le décret d'Allah. Que ce décret, ce destin soit bon ou mauvais. Et la, Et la troisième chose est lorsqu'il commet un péché, il demande pardon. Qui parmi nous n'a pas fait de péché Tous ont commet des péchés. Combien de fois notre langue a glissé comme Combien de fois nos yeux ont regardé des choses qui ne conviennent pas Combien de fois nos oreilles ont entendu des choses qui ne conviennent pas comme Combien de fois nos mains ont agi en mal comme Combien de fois nos pieds Et combien et combien de choses Sache que tu as un Seigneur Raheem. qui est généreux et qui est miséricordieux. Et il pardonne les péchés à ses serviteurs. Qul ya Dis ô oh mes serviteurs qui avaient désespéré en la miséricorde d'Allah ou qui ont qui qui avez été injustes envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. Donc, Allah, il pardonne les péchés de ses serviteurs qui demandent le pardon. Et certes, je suis pardonneur pour celui qui croit. Et je suis pardonneur pour celui qui se repent, qui croit et qui fait des bonnes œuvres et qui est donc dans la droiture. <brand> soit droit comme droit. il t'a été ordonné. Le gauche ou deux. <laughs> le... le la <laughs> yamin ou deux. le shimaï. Il y a aussi le shimaï. Le yamin, le shimaï, le droit, le gauche. Le droit, le droit, le droit. Pas de zigue-zague. yamin à droite à droit. droite à droite à gauche à droite ou à gauche à droite ça voilà concernant ces trois points bah un nom ça voilà la définition même ou le titre même du bonheur n'est <laughs> يعلم يرشدك الله لطاعته ان الحنيفيه الله من نعم قل اللهم اسقنا سقانا الله, الله. <تصفيق> واسمه قال المؤلف يعلم يرشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذا هو سر الوجود النصا ينك اي اساس لوتر دي الله اون et c'est cela qu'Allah a ordonné à toute l'humanité. Et il l'a créé dans ce but, comme il nous l'informe dans sa parole suivante. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Combien sont ceux qui comprennent la langue arabe D'abord, pas besoin de poser cette question, normalement. <rire> ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Et ceux qui n'ont pas levé la main, c'est quelle langue Si il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas, donc la traduction est importante. Mais apprenez la langue arabe. Si vous apprenez la langue arabe, vous comprenez. Si tu apprends la langue arabe, tu vas comprendre. و اعم ما يساعدك beaucoup comprendre la langue arabe, c'est de beaucoup lire le Coran. Donc le cheikh il continue dans euh, sa, euh, sa façon de parler à au lecteur en lui montrant qu'il a de la compassion envers lui. Où est-ce que tu trouves qu'une personne qui t'enseigne et au même moment, il invoque Allah pour toi Si tu dis une personne, « Oh mon frère, ceci n'est pas bon, qu'Allah te facilite. » Tu auras quelqu'un et tu dis, « Ceci n'est pas bon, c'est interdit. » C'est laquelle, la, la, la façon de faire qui est ah. le non, plus oui. acceptée. C'est la première. Car dedans, il y a le conseil et il y a la véracité. Mais dans la deuxième, il y a de la du conseil véridique, mais dedans, il y a de la dureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala comment a-t-il démontré son prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qui connaît le verset Allah a dit sur son prophète, Mohamed, sallam, « Et c'est de part une grâce, une miséricorde de ton Seigneur, que tu as été doux et tendre envers eux. Et si tu étais doté d'un cœur dur, il ne serait pas resté autour de toi. » اذا الحنيفيه ملته ابراهيم ان تعبد الله وحده لا شريك له دونك qui est le droit chemin le dogme authentique sur lequel était Ibrahim alayhi c'est que tu adores Allah seul sans rien lui associer et c'est pour cela pour cette adoration qu'Allah tabaarak wa ta'aala a créé les créatures wa astashhadu bi qawlihi ta'aala ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah ya. Et il s'argumenter avec la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala, "Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent." ذلك Ibn Jalil at-Tabari et Ibn Kathir at-Tafsir, "Ils adorent ou ils unifient." L'Imam Ibn Jalil at-Tabari dans son Tafsir, ainsi que l'Imam Ibn Kathir dans son Tafsir, il cite la parole de Ibn Abbas radi Allah pour expliquer ce verset il la yabudun que pour qu'il m'adore il a dit c'est-à-dire que pour qu'ils appliquent le monothéisme فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا دخل الشرك kal hadath idha dakhala fi at-tahara kama qala ta'ala ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajida allahi shahidina 'ala anfusihim donc l'auteur dit après avoir compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer sache que l'adoration ne sera considérée comme telle qu'avec le monothéisme pur tout comme la prière n'est considérée comme telle qu'avec la purification rituelle donc si l'association entache le monothéisme pur elle rendra la doua à son veine, tout comme lorsque la souillure annule la pureté rituelle comme Allah a dit il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance voilà ce dont les oeuvres sont vaines et dans le feu ils demeureront éternellement donc là la question elle est bien claire Il t'a créé pour son adoration. Et l'adoration n'est appelée adoration que si elle est accompagnée par le monothéisme. Avec autre que le monothéisme, comment elle est appelée C'est du polythéisme. Et le polythéisme, s'il vient entrer dans l'adoration, elle devient vaine. Quelle est la preuve La parole d'Allah. Et s'ils viennent à associer, alors tout ce qu'ils ont œuvré viendra à tomber. Et aussi le hadith du prophète, je suis celui qui me passe le plus d'un associé. Celui qui y associe avec moi Je le délaisse et son associé et le polythéisme quel qu'il soit c'est du polythéisme et il fait tomber l'oeuvre si un homme est venu se laver dans la mer et après être sortie de la mer il a eu euh, un peu de d'urine qui a coulé Ou alors, un lâchement de gaz. Est-ce qu'il peut prier Même si c'est minime. Alors qu'il était en plein dans la mer. De même pour le monothéisme, l'adoration et le polythéisme. Je suis en train Je suis celui qui me Par passe rastros. le plus d'associer Celui qui associe même une petite chose <muchin> Même une chose quelconque <muchin> Elle n'est pas précisé que ce soit beaucoup ou peu Mais entre dedans le peu et le beaucoup Donc comment est-ce qu'il y a un <muchin> peu que dire alors de ce qu'on voit chez certaines personnes aujourd'hui Qui demandent, cherchent le secours, qui s'immolent. Certains même leur cœur se sont penchés vers autre que Allah. Et si vous savez que le chien, si vous avez fait la prière, vous avez fait arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirk billah wa dhalika bi en prenant conscience que lorsque l'association se mélange à l'adoration elle la corrompt annule les œuvres et fera entrer éternellement au feu celui qui le commet alors tu comprendras que la chose la plus importante pour toi réside dans ton dans son apprentissage en espérant qu'Allah te préserve de tomber dans ce piège qui est l'association à Allah et cela s'accomplira par l'étude de quatre règles qu'Allah a citées dans son livre Et voilà le filet avec lequel le diable Satan vient à chasser ou à pêcher Et voilà et voilà ce qu'il recherche matin et soir. Car celui qui vient à faire de l'association du polythéisme, ses œuvres viendront à tomber, et il aura comme demeure le feu de l'enfer. Quelle est la preuve de cela La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui vient à associer à Allah Allah lui interdit le paradis et il aura comme refuge l'enfer et les injustes n'auront pas de secoureurs certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne en dehors de cela à qui il veut donc le polydéisme est un danger Tous les prophètes ont mis en garde contre le polythéisme. Voilà le prêche des messagers. Quelle est la preuve de cela La parole d'Allah. Nous avons certes envoyé à chaque communauté, à chaque nation, un messager Lors, qui leur demande de n'adorer que Allah et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de Lui la négation de tout ce qui est adoré est l'affirmation de l'adoration à Allah fais attention à ne pas tomber dans le polythéisme et attention aux charlatans, aux sorciers vont... toute forme de polythéisme et l'auteur va commencer à citer ce qui sauvera de ces choses-là. Qala rahimahullah al Donc ça c'est la première règle et il peut va parler sur quatre règles. Al-qa'idah hiya La règle de base, c'est le fondement sur lequel sont basées des choses. Wa Ce n'est pas la, la pensée ou l'idéologie de Ben Laden. Ça, ce n'est pas une chose dans laquelle on est d'accord avec lui. Donc la, la règle de base, c'est la, la source même, le fondement <cười> même <cười> sur <cười> laquelle on construit. <cười> <cười> <cười> Cette construction, elle a été basée sur des, des, des fondements solides donc ces fondements c'est l'origine, la base et donc les autres règles elles viennent à être construites dessus et toi dans ta religion tu dois construire sur des fondements et ce nombre Il veut, il veut parler à le nombre 4 il n'est pas voulu en lui-même c'est seulement pour mieux pour mieux faire comprendre et plus pour préciser les points comme on a vu pour le wali on a vu les points les huit points le concernant alors qu'on aurait pu dire que celui qui est pieux c'est un d'Allah ça aurait été suffisant mais certains n'auraient pas compris i el tafsíl i el tafsíl que ja l'endec estiabli donc là le, le détail et la subdivision c'est pour aider à mieux comprendre et les paroles qui sont générales qui sont globales elles ont besoin de détails el qaïdatu l'oula anta'alama anna l'kuffar allazina qatelahum rasulullahi sallallahu الله عليه sallam كانوا مقرين ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما ادخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله Première règle, sache que les mécréants qui ont été combattus par le prophète reconnaissaient qu'Allah était le créateur, celui qui pourvoit la subsistance des créatures, qu'il était celui qui donne la vie, qui donne la mort, celui qui peut nuire aux créatures tout comme il peut leur être, leur être profitable, celui qui administre toutes choses malgré tout cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Et la preuve est la parole d'Allah, dit qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre qui détient lui et la vue que Qui fait sortir le vivant du mort Et fait sortir le mort du vivant Et qui administre tout Ils diront « Allah, dit alors, ne craignez-vous donc pas ?» dit que la langue française, elle est belle. d'entendre. Et qu'elle est facile. نخودا دي وقف قص ان شاء الله هناك من يعلم مكتوب وانت تعلم العربيه l'unicité القاعده dans la على à lui seul ne suffit pas ال تورن per què? Perquè les Quraïshs tenien que nois, nois, nois, nois, nois, nois, nois, nois. les Quraïshs, la tribus du prophète sallallem, ils avaient cette croyance lorsqu'ils disaient que le seul Créateur c'est Allah, celui qui donne la substance c'est Allah, celui qui donne la vie, qui donne la mort c'est Allah. Et voilà l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Est-ce que cela leur a été d'un quelcon quelconque bénéfice? Est-ce que cela leur a été d'un quelconque bénéfice? On voit des gens venir aujourd'hui qui répètent qu'il n'y a de prêteur d'Allah, qu'il n'y a de euh, pourvailleur que Allah, qu'il n'y a qui donne la vie ou la mort que Allah. Et ils disent voilà le sens de la ilaha illallah. Celui-là n'a pas connu le sens de la ilaha illallah. Vous avez vu la personne qui est entrée dans l'islam il a su que veut dire la ilaha illallah car je lui ai demandé il a dit ça veut dire qu'on adore que Allah il, il sait que la ilaha illallah ça veut dire que nul état adoré en vérité si ce n'est Allah le problème c'est que certains qui s'apparentent à l'islam il a la ilaha illallah Ils disent que la ilaha illallah, cela veut dire, sa définition, c'est qu'il n'y a de créateur ou de pourvoyeur qu'Allah. Et de faire sortir la certitude sur les, les choses matérielles et de la rendre seulement pour le créateur de ces choses. La ilaha illallah. Ce n'est pas ça le sens de l'Allah. Ça c'est le sens de l'unité d'Allah dans la Seigneurie. Et cela n'a pas été bénéfique pour Quraysh. Donc le monothéisme est de trois sortes. Euh, Écoutez bien. Premièrement. Le L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et c'est de reconnaître qu'Allah, il est le seul, il est l'unique dans ses actes à lui. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Ce sont des actes. Ça, c'est l'unicité dans la Seigneurie. L'unicité d'Allah dans la Divinité. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et il consiste en l'unicité d'Allah dans les oeuvres et les actes <coughs> des créatures. Leurs paroles, <coughs> leur cœur, <coughs> leur richesse, <coughs> leurs membres. La taf'al d'alika illa tout ce qu'il accomplit ne le fait que pour Allah et c'est entre les prophètes et les messagers et leurs peuples pas de question sur laquelle il y a eu la discorde il y a eu le, la mise entre les prophètes et messagers et leur peuple Voilà ce qui nous a beaucoup fatigués chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils jurent par contre Allah. Il faut des vœux pour de quoi Allah. Ils émouillent pour de quoi Allah. Ils tournent autour de choses. Ils l'a fait recherche de refuges et plein d'autres choses. Nous avons vu cela dans beaucoup de pays musulmans. Il va devant des tombes, démosolées et tu le vois dans une humilité qui n'est permise que devant Allah. Voilà le polythéisme. Et c'est pour cela que Tauhid al-Ruboubiya, c'est l'unité d'Allah dans les actes du Créateur, d'Allah. Ta et Tauhid al-Uluhiyya, c'est l'unité d'Allah dans divinité, c'est l'unité d'Allah dans les œuvres des créatures l'unicité d'Allah dans les noms et attributs c'est qu'on est qu la croyance car Allah appartient des noms et des attributs rien ne lui est semblable et il est celui qui entend et qui voit on, on ne le fait ressembler à personne à on n'altère rien nous croyons en Allah et ce qui nous a révélé c'est ce qui nous a révélé Voilà les trois sortes du monothéisme. Quraish, elle en a un. <t 'in> Mais ces mécréants, cela ne leur a pas été bénéfique. <t 'in> J'espère que cela est bien clair. C'est <'in> bien clair Bien clair. C'est détail. Al qaïdatu thaniya, annahum yakouloun ما توجَّهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القُربَة والشَّفاعة نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرُّب إليهم ودليل القُربَة قولُه تعالى والَّذِينَ اتَّخَذُوا من دونه أولِيَاء ما نعبُدُهم إلا ليُقرِّبُونَ إلى الله زُلفًا إن الله يحكم بينهم فيما هم, فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفَّار ودليل الشفاعة قولُه تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يدرُّهم ولا ينفعُهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قُلْ أتنبِّئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعتان شفاعةٌ منفية وشفاعةٌ مثبته اكمل اكمل النص فالشفاعه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والدليل قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا خله ولا شفعه والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبته هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نعم مكرم مكرم هنا كتب مكرم مكرم طيب deuxième règle les Nous ne nous sommes dirigés vers eux et ne les avons invoqués que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur et cela ne se produira qu'en leur demandant leur intercession et en nous rapprochant d'eux et la preuve qu'il leur demandait de les rapprocher d'Allah se trouve dans la parole du Très-Haut et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah en vérité Allah jugera sur ceux en quoi ils divergeaient Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et la preuve qu'il leur demandait l'intercession se trouve dans la parole du Très-Haut. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux sur la terre Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Et l'intercession est de deux types. Une intercession renier et une, inter une intercession confirmer l'intercession ronier est celle qui est demandée à un autre qu'Allah, concernant une chose qu'Allah seul peut accomplir. Et la preuve de ce type d'intercession est la parole d'Allah. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah. Et l'intercesseur en sera honoré. Et elle sera effectuée en faveur de celui dont Allah a agréé les paroles et actes après la permission d'Allah. Comme Allah le triot a dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il a dit, euh, on remercie le frère qui fait la traduction par les gestes. Alhamdolillah. <sans> Là, il explique, il clarifie que la raison de ceux qui sont tombés dans le polythéisme est due à deux choses. Je vous la résume. Il explique que dans cette deuxième règle, que celui qui est tombé dans le polythéisme est dû à la recherche de l'approche et de l'intercession qui veut dire que ceux qui sont tombés dans le polythéisme عنهم, ils ont pris ses associés avec Allah parce qu'ils ont dit que ceux-là sont les proches d'Allah donc on se rapproche d'eux pour atteindre Allah donc ils sont un intermédiaire pour atteindre Allah vous savez pourquoi L économia. L économia. L économia. car ils ont fait ressembler le créateur aux créatures comment ça قالوا, <coughs> ils ont dit le roi, un roi, un souverain il a des proches donc ceux qui lui sont proches ils ont dit le Il, faut, il lui faut parvenir à ce souverain les besoins des gens. Et donc nous, on considère que les pieux, les vertueux sont proches d'Allah. Donc on se rapproche d'eux pour qu'eux, ils nous rapprochent d'Allah. N'ont-ils pas su, ces pervers, ces égarés, que la créature n'est pas comme le créateur et qu'Allah n'est nullement dans le besoin que quelqu'un l'informe des besoins de ses créatures car Allah connaît ce qui est en secret et encore bien plus ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant celui qui connaît la rien ne lui échappe il connaît Le, tout ce qui est dans le silence ou dans le secret invoquez-moi je répondrai à votre appel il est bien plus proche de vous que la veine jugulaire donc Allah n'est nullement dans le besoin de cela que quelqu'un vienne servir d'intermédiaire et voilà un problème الصالحين وقربهم وتاخذونهم واسطه هذه مشكله قديمه اي دونك لو فايت ك سرتين prennent les vertueux les pieux comme intermediare elle... c'est un probleme qui est ancien depuis l'époque de noeh alayhi salam elle se répète mais des fois sous des formes des images autres يغوث ويعوق ونسر تعرفونهم نسيت لي نو دي ديفينيتي كاين في لابقا دو نوح هتعلم يغوث ويعوق ونسر تعرفونهم؟ savez qu'ils sont؟ هل تعرفون يغوث ويعوق ونسر؟ نصر ولي savez c'est qui؟ منهم، sont des serviteurs qui c'était vertueux lakinnahum fi zaman nuh ta'aruhum asna mal'a époque de nuh ils en ont fait le peuple de noah ils ont ont fait des idoles mata quand une fois qu'ils sont morts ces hommes fahum donc c'est des hommes vertueux ils sont ces gens ont dit, on on nous nous avons beaucoup de péchés nous sommes pauvres qawla salihin ceux-là sont vertueux. Donc il les regarde et il leur demande pour qu'il les rapproche d'Allah. Et ceci s'est répandu chez les gens. Allah, Et là Allah a envoyé Noé, que la et il est resté auprès d'eux 1000 ans sauf 50 ans. Mais avec tout cela, leur croyance dans le polythéisme n'a pas été perturbée et, que, et très peu ont cru en lui et à ce momentlà il a fait une do une avocation contre eux car là il ne laisse personne parmi ses més sur terre Et là la pluie est tombée pour les années entières. Ah. et Allah a anéanti tous ceux qui étaient sur terre et ont été sauvés de cela que les monothéistes et ceux qui sont sur terre aujourd'hui c'est la descendance de ceux qui ont été sauvés avec nous leur ancêtre était sur le monothéisme عاد الناس عباد الاصنام. Et les gens ont sont revenus à nouveau à adorer les idoles. Abadou wala ma'budou. Ils ont adoré ou pas? Ils à le tous eux, mâtou. À leur cas moment là, أغرهم الله qui étaient dans le polythisme, les a anéantis. Allah les a noyés dans le déluge. Abadou ils sont revenus à l'adoration des statuts. Et c'est pour cela qu'un des, des plus grands problèmes, c'est l'exagération, l'excès dans les personnes vertueuses. Que ce soit dans le, dans le dogme, dans les écoles de pensée, dans politique, dans toutes choses. L'exagération, l'excès dans toutes choses, toute chose, ce n'est pas bon. Donc là, ils ont exagéré dans les vertueux. Et ils leur, ont, ils, leur ont, euh, ils leur ont donné ce qui est propre à Allah. Le prophète Ibrahim, alayhis-salam. Il est venu à son peuple et les a trouvés en train d'adorer les statues, les idoles. Alors que alors à l'époque de Nuer, tout cela avait été détruit. Et ils en sont revenus à nouveau aux idoles. Et avec ses propres mains, il les a cassés. Puis il a invoqué son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit oh, mon Seigneur, préserve-moi ainsi que ma descendance. Qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim Il a invoqué son Seigneur parce que la question est dangereuse. Les gens sont revenus à nouveau à adorer les idoles. Les prophètes sont venus comme Moussa, comme Isa, et les gens à adorer les idoles. Le prophète Mohamed Et les gens sont rattachés aux idoles. Les gens sont rattachés aux amis ici idéal yevalat qui sont cela ah les des hommes vertueux à la base ou ceux qui sont dans les tombes et dans les mausolées aujourd'hui ce sont des hommes vertueux parle invice salam Allah ma le professeur ma fina invocation qu'Allah ne fasse pas de sa tombe Une, une, une statue ou une idole qui est adorée ce sont des idoles des statues tu sais, de qui sont à qui on demande et à qui on demande secours et aide kasal al asnam sallallahu alayhi le prophète a cassé les idoles et les statues et il fait ainsi verel apal ja al haqq la vérité est arrivée et le mal Anéanti, car le mal est amené à être anéanti. Et le monothéisme s'est propagé. L'islam s'est propagé. Et les sahabes, les tabi'ins et ceux qui les ont suivis ont propagé le monothéisme. Et aujourd'hui, dans le monde islamique, on a plus de 20 000 coupons ويفعل عندها fait auprès de ces mausolées de ces coupoles ce qui ce qui doit être propre à Allah et on يدعو ويستغيث برسول الله صلى الله demande secours et au messager d'Allah sallalahu alayhi wasallam يقول الرسول عامه الرسول صلى ses proches Demandez-moi de ma richesse, de mes biens, ce que vous voulez Car je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah Et à sa propre fille Fatima Il lui dit Oh ma fille Fatima Demande-moi de mes richesses, de mes biens, ce que tu veux Car je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah Il lui dit ça alors qu'il est encore vivant Je ne peux rien Et après la mort il et après sa mort, والسلام, les gens disent sí, « Si, il peut servir ». À sa propre fille, qui est la plus proche de ces, des personnes, il lui dit « Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah ». Ali ibn Abi Talb, radiyallahu anhu, wa arda. Wal Hussain ibn Ali, radiyallahu anhu, wa Wal Hussain ibn Ali, radiyallahu anhu, wa arda. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ali ibn Abi Talb. N'est-ce pas que Ali r.a. le jour de Khaïbar avait une maladie à son oeil comment peuvent-ils lui demander de guérir les malades alors que lui lorsqu'il il avait la maladie à l'oeil il n'a pas pu se guérir n'a-t-il pas été tué r.a. El Hussein n'a-t-il pas été tué Comment ça se fait qu'ils n'ont pas, pu... qu pas pu repousser l'assassinat C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'invisible et le futur. Et les gens viennent à dire que ces gens connaissent le futur et l'invisible. Donc, ces tombeaux et ces recherches, de ces demandes de secours, c'est une erreur, c'est du la... polythéisme. <tiens> <tous> Je vais vous donner un exemple par euh, lessein en, no? <tous> no? en Irak il y a le tombeau deHssein <tous> en Syrie il y a le tombeau deHssein <tous> en, en Égypte il y a le tombeau deHssein il y a combien de husses comment se fait-il qu'on se moque de la raison des raisons des gens des serviteurs des serviteurs qui sont euh, vertueux ils ne peuvent ni être bénéfiques ni être nuisbles ils n'ont pas pu repousser le mal pour leur propre personne et celui qui prétend que quelqu'un d'autre qu car là al pour jamais cru Quelle que soit cette personne Le Messager d'Allah sallallahu alaihi Il est le Messager d'Allah Il ne sait que ce qu'Allah lui a révélé Et si je connaissais le ghayb J'aurais fait en sorte qu'il n'y ait que le bien Qu'il me touche Même le jour du jugement dernier Le Messager d'Allah sallam Ne connaît pas le ghayb N'est-ce pas que ce jour-là il verra des membres de sa communauté et il dira mes compagnons et les anges qu'est-ce qu'ils vont dire et les anges vont dire au prophète tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire لكنك tu, tu, tu ne sais pas بل ah, lui demande l'intercession ce point ne lui appartient pas il appartient à Allah Qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est par sa permission al idhn al shafa'a la permission à l'intercesseur et la satisfaction et l'agrément pour celui qui a été intercédé. Et Allah n'est pas satisfait des polythéistes, ceux qui ont défié de la religion. Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Viendra se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aura fait les louanges à Allah. Allah lui dira, oh Muhammad, lève ta tête. Et demande, il te sera donné. Et intercède, ton intercession sera acceptée. Allah lui donne la permission d'intercéder. Et nous, qu'est-ce qu'on nous disons ?« Oh Allah, accorde-nous l'intercession du messager d'Allah. » Donc si quelqu'un vient dire « Oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton messager. » Et l'autre vient dire « Oh messager d'Allah, intercède pour moi. Qui est dans la vérité C'est celui qui a dit Oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète Voilà celle qui est affirmée et celle qui est reniée qui est rejetée c'est qu'il demande directement au prophète Donc toute l'intercession appartient à Allah personne ne la possède si ce n'est Allah Taïd Al-Qaïdatu Thalitha ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم فمنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابَ ربك كان محذورا ودليل الملائكه قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه يا هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن تولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً نفع ولا دراً ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك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 بانك انت العزيز الحكيم ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يُقالُ لَها ذاتُ أنواط فمرَرنا بسِدرةٍ فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السُنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قومٌ تجهلون Ilaha, wa ala mm -hmm. Troisième règle. Le Prophète, sallallahu alaihi wa sallam, était envoyé au milieu des gens dont les actes d'adoration étaient diversifiés. Certains adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient des hommes pieux, d'autres encore adoraient des anges ou même des prophètes et certains d'eux des arbres et des pierres et il les a combattus de la même manière sans faire de distinction entre eux et la preuve qu'il les a combattus sans distinction et la parole d'Allah le Très-Haut et combattez-les jusqu'à qu'il ne subsiste plus de trouble et que la religion soit entièrement vouée à Allah la preuve en ce qui concerne l'adoration du soleil et de la lune et la parole d'Allah parmi ces signes sont la nuit et le jour le soleil et la lune ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. La preuve concernant les hommes pieux et la parole d'Allah. Dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni le moyen de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. La preuve au sujet des anges et la parole d'Allah. Et un jour il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges, « Est-ce vous que ces gens-là adoraient Ils diront gloire à toi. Tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre croyaient. Ce jour-là donc, vous n'aurez aucun moyen pour profiter ou nuire les uns aux autres, tandis que nous dirons aux injustes, « Goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. » La preuve concernant les prophètes est la parole d'Allah. Et lorsqu'Allah dira, « Oh Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens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 c'est toi qui fuis leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. La preuve à propos des arbres et des pierres est la parole d'Allah. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzzan ainsi que Manat, cette troisième autre, ainsi que le hadith d'Abu Haq et d'Al-Laythi Qu'Allah soit satisfait de lui. Nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu sallam, pour la bataille de Hunayn alors que nous venions de quitter la mécréance depuis peu de temps. Les polythéistes s'étaient installés auprès d'un arbre nommé « ذات الانوات » sur lequel ils accrochaient leurs armes. Puis nous sommes passés près d'un arbre et avons dit oh, « Ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre, ذات الانوات » de la même manière qu'ils ont un ذات الانوات. Alors le prophète s'est exclamé « Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ceux-ci sont les mêmes chemins par celui qui tient mon âme dans sa main. Vous avez dit la même parole que les enfants d'Israël ont prononcé à Moussa a.s. » lorsqu'ils lui dirent « nous une divinité semblable à leur dieu il mousa alayhi salam dit vous êtes certes des gens ignorants le culte auquel cela s'adonne est caduc et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur il dit chercherai-je pour vous une autre divinité qu'allah alors que c'est lui qui vous a préféré par rapport aux autres la قاعده la troisième تدور على كلمه la troisième la troisième règle concerne deux points elle tourne autour de deux points tous ceux qui adorent autre que Allah ont fait du polythéisme voilà il voilà. a plus oui oui وي مره واحده لا لا اذا حجر دونك ان دو لا حجر شجر ديزار بشر ديز humains ابا اون توم animaux فنان ان ستاتو vache اي شيء كله عبد غير الله سيسون ادوري سيفي كليز ادري لا ادوري اوت كيو الله الله بيثل علينا ايات حتى الانبياء عبدوهم nous a-t-il pas cité des versets Dans lesquels on retrouve que même des prophètes Ont été adorés Quand Allah dit à Isa Est-ce que c'est toi Qui a dit aux enfants d'Israël Prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité En dehors d'Allah Si ça c'est concernant Isa Que dire alors de ceux qui sont en dessous de lui C'est clair Voilà donc que quelqu'un ne vient pas dire non, non, non, tu n'as pas compris ceux-là, ils avaient adoré des statues ola, rijal et ceux ce sont des hommes vertueux aقول, qif, qif, men, alors on lui dira stop toi, arrête-toi et on va voir celui qui, qui n'a pas compris ma est-ce que tu sais les statues, les idoles qu'est-ce que cela signifie s'il te dit ce sont les serviteurs vertueux الفرق, alors on lui dira elle eut la différence pour celui qui en a fait une statue ou pour celui qui en a fait un objet d'adoration comme une tombe عاقل, si c'est si une personne raisonnable il va comprendre et il va revenir ذلك, et s'il si n'arrive pas à comprendre alors ne te fatigue pas لان الحق واضح كيا لا فيريتي اي كلير الجيلاني الشيخ الجيلاني سيدي عبد القادر هو الجلان لا ثاني ينا صغير ايوه عبد القادر سيدي علي سيدي علي العنزي ابن علوان وي سيدي نون دو بداو احمد كثير <rire> ils, ils les ont adorés Il leur demande, il les invoque Il se rapproche d'eux par des, des vœux Des offrandes Celui dont son cœur est attiré par la vache Ou il a un penchant vers la vache ou vers une, un humain Ou une pierre Ou un arbre Celui-là, son cœur s'est penché vers un truc que Allah. Et donc, n'invoque pas en dehors d'Allah, en dessous d'Allah, celui qui ne peut ni être bénéfique, ni t'être nuisible, si jamais tu en arrives à commettre cela, tu seras parmi les injustes. الملائكة, الملائكة les alors que les anges sont les que... créatures pures purifiées on la ne païda. peut même païda les païda prophètes païda la troisième règle elle tourne autour de ça اختصار. en résumé la première règle, la première règle que le l'unicité d'Allah dans la Seigneurie à lui seul ne peut être bénéfique la deuxième règle que le, la cause qui a poussé les gens à tomber dans le polythéisme c'est de vouloir se rapprocher et de chercher l'intercession. Nous avons vu chronologiquement quelques récits des prophètes et des pieux concernant l'apparition de l'adoration des statues. La troisième règle كل من عبد غير الله اشرك تتسو كيا دون اوتر الله هم سن tomber نبي او صالح او ملك او شجن حتى لا تكون Donc il n'y pas un qui vient me dire, non mais nous c'est Isa qu'on adore, ce n'est pas comme, non. Que ce soit Isa, que ce soit un homme vieux, que ce soit des pierres, que ce soit des arbres, quoi que ce soit. Tout ce qui est adorant en d'Allah, on n'a pas le droit. Même des anges, on n'a pas le droit de les adorer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de les adorer. No a Isa, no a Musa, no a Ibrahim, no a Nuh, no a M'hammad. Ni Isa, ni Musa, ni Ibrahim, ni Nuh, ni d'entre eux on les adore. Pour que la religion soit réservée exclusivement à Allah, wa lui seul on adore. Et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait pas de trouble. Et le trouble ici, c'est le polythéisme, et que toute la religion appartienne à Allah. Hey, <laughs> <laughs> ton amour pour les hommes vertueux ne doit pas t'amener à les prendre comme des adorés en dehors d'Allah Est-ce que le messager d'Allah a dit au oh, Nuh Ya Ibrahim, oh, Ibrahim. Ya Iisa. Oh, Iisa. Ya oh, ou Isa, ou Musa, est-ce qu'ils invoquaient? Ou qu qabla Alors que c'étaient des prophètes vertueux avant <muches> lui. Amqala <muches> ya il a dit ô oh, Allah. Les prophètes avant, Et les prophètes avant lui, qui ils ont invoqué? Lam yad'u n'ont pas invoqué les autres, ils ont tous invoqué <muches> Allah et annahum kulluhum car tous ils ont été envoyés à Allah pour cette mission et nous avons envoyé à chaque nation un messager qui appelle son peuple à l'adoration que d'Allah et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui ils viennent vous voir maintenant ils disent vous vous n'aimez pas les vertueux et est-ce qu'on va dire que le prophète n'aimait pas les prophètes et les vertueux لما دعاهم من دون رب اليزاباط ان اودر او ادور ان دوار د الله نحن نحب الانبياء والمرسلين نؤمن بالبروفيت والمساجين نحب الصالح نؤمن بالفيرتيو ولا نجعلهم في مقام رب العالمين ميون لي مي با او ميم ستاد ك لو سيغور دمون القاعده الرابعه ان مشرك زماننا اعظم شركا من الاولين لان الاولين يخلصون في الشده ويشركون في الرخاء ومشركي شركهم دائم في الرخاء والشده والدليل قوله جل في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاههم الى البر يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 4eme règle Les associés de notre époque sont dans un polythéisme plus intense que ceux d'avant car ils vouaient leur culte exclusivement à Allah lorsqu'ils étaient dans la difficulté et se remettaient à lui donner des associés lorsqu'ils se retrouvaient dans l'aisance alors que ceux de notre époque lui donnent des associés aussi bien lorsqu'ils sont dans la difficulté que lorsqu'ils sont dans l'aisance et la preuve est la parole d'Allah quand ils montent en bateau ils invoquent Allah lui vouent exclusivement leur culte une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme voilà qu'ils lui donnent des associés qui nie donc ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde ils sauront bientôt voilà la clarification ou de la dernière question elle aé dans sa les gens d'avant lorsqu'ils étaient dans la difficulté extrême il n'avouait sincèrement que Allah lui seul ala wasiba et maintenant lorsque quelqu'un est touché par un mal ou un malheur la première des choses qu'il se rappelle ya Sidi Fla ou oh, mon maître entel ou oh, le cheikh entel ya, oh, oh, ya ou les gens d'Allah les gens de la bled ou oh, les gens du pays Ou les vertueux. <moudoud> Ça existe ou pas Ça existe. Donc quel est le pire Les premiers polythéistes qui eux, ne faisaient du polythéisme que dans l'aisance, mais dans la difficulté, ils étaient sincères. Ou ceux d'aujourd'hui qui... Dans la difficulté et dans l'aisance, ils sont dans le polythéisme. Le dans la difficulté et dans l'aisance, il est dans le polythéisme. أيوة, Quel, est le Quel est le plus dangereux عجيب. Répondez. المتأخر. Les فضل derniers, فضل le plus dangereux c'est l'état des derniers. Et voilà le danger. Un الشيخ صديق savants de l'Inde, احد علماء الهند هذه غران سافون دو الهند الشيخ في il écrit dans son livre qui rapporte son voyage qui raconte son voyage vers le son voyage vers pour le pèlerinage, et il est mort en l'an 1307 de l'Egypte donc il a pris le, le bateau de, de Aden au Yémen jusqu'à Jeddah en Arabie donc dans un bateau lorsqu'on s'est approché de Jeddah la mer a été secouée et un grand vent et un grand vent est arrivé et on avait des vagues comme des montagnes. et Nous avons pensé que nous on être anéanti. Et on a vu les gens interpeller leurs saints ils a, Donc ils appelaient les vertueux les saints et le cheikh, dit "Dans son livre, les Les premiers polythéistes lorsqu'ils étaient en bas sur le bateau ils ne connaissaient qu'Allah ils n'invoquaient oh, oh, que Allah wa la yad'una et cela ils en arrivent à invoquer les créatures yaqul oh. khifna quand j'ai vu cela-ci j'ai eu peur que l'anéantissement il soit encore plus grand oh. que Allah il se mette en colère contre nous des moments, des moments normalement on doit s'en remettre à Allah les cœurs sont ont un penchant pour autre que Allah et voilà l'attachement euh, caché wa minhu c'est un des, des de polythéisme c'est le polythéisme en secret la peur lui, en secret et je vous donne un exemple voulez-vous voulez بعض الناس اذا تكلم في بعض المشعوذين او السحره او certaines personnes lorsqu'ils viennent parler sur les charlatans les sorciers ou le sont seuls عليه و et qu'il a parlé sur lui en mal قال الذي et l'autre il est à côté lui dit toi ne dis pas ça on va être touché par un mal او ساحر او كاهن او غير ذلك en parlant d'un sorcier ou d'un charlatan est-ce qu'on ne voit pas cela voilà la peur la peur en secret car ils pensent que celui qu'ils ont cité il va être au courant il connaît l'invisible et ça ceci fait partie du polythéisme et je reviens à l'ouvrage donc Dans l'ouvrage, il a parlé des aspects de l'allée d'Allah. Il a, de de et il et a, a fait l'avocation qu'Allah qu fasse de toi un wali. Il a cité les sortes du bonheur, les droits, et on les a précisés. He, he, il a fait dans le remerciement, sur la patience et la demande de pardon. Et il a dit aussi dans le cadre de et il a parlé dans la première règle que l'unicité d'Allah dans la saignerie à lui seul ne suffit pas et dans la deuxième règle un... que les causes du polythéisme sont dues à la recherche de, du rapprochement et de l'intercession et dans la troisième règle que toutes les créatures tout ce qui est à dehors d'Allah leur jugement n'est qu'un que ce soit un prophète ou un vertueux ou une vache ou, ou un arbre ou une pierre tout cela est, est, est, est nommé polythéisme et la quatrième règle Il a... Il a clarifié dedans que le polythéisme des derniers est bien plus pire, bien plus dangereux que le polythéisme des premiers. C'est une bonne un, un très bel ouvrage. On a gagné bénéfice de toutes ces recommandations. Amin qu'Allah, nous nous accorde le bien, la bienfaisance et la piété et des oeuvres qu'il agréve et nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal de nos propres personnes et contre le mal de nos oeuvres et, et nous demandons à Allah de nous faire mourir en tant que soumis sur la ilaha illallah Allah. et nous demandons à Allah la protection contre eux le polythéisme et contre les passions et les ambiguïtés et les on que la prière est la seule le salut soit sur ainsi que sur ses compagnons sa famille et ceux qui se sont alliés à eux et je vous remercie pour votre écoute merci السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام اهلا بكم تكون في الدرس اكثر يعني تكون في امور العبادات يا احكام العبادات الصلاه والطهارات Mm -hmm. طيب اكثرها في ماذا؟ <messar> uh, le cheikh a demandé que ce soit en premier lieu des questions qui uh, qui ont uh, un rapport avec le cours سؤال <messar> le frère a dit que il n'y a non. pas de questions en rapport avec le cours non. Et, non. et le cheikh a demandé que les questions soient en rapport avec les la pratique religieuse donc apparemment, il y a beaucoup de questions concernant les intérêts l'usure et le cheikh dit le jugement concernant les intérêts et l'usure c'est l'interdiction jaw <rire> hab tu vas tu Tu vas commettre l'usure et les intérêts. Après, tu essaies de trouver une issue. Repentez-vous à Allah. La vous n'avez que votre capital. La wala vous ne, euh, aucune injustice ne vous est faite et vous ne la faites envers aucune personne. Al Chère personne, je vous demande, inshallah, les frères de s'asseoir. Malakallah, vous faites comme les frères si Vous, le chèque, vous demande de vous asseoir. Shokran et il vous remercie. Merci. Donc oui. il y a des questions concernant les les questions sociales et les questions familiales. Où oh vous les hommes craignez Allah dans vos femmes et vos épouses d'avoir du respect d'avoir de la reconnaissance car cette femme c'est ta maman c'est ton épouse c'est ta soeur ta fille tu vas au travail et elle lave tes vêtements tu vas au travail et elle, elle, elle prépare ta maison et elle te préserve dans ton honneur tes vêtements sont propres tes ustensiles sont propres ta maison elle est propre et tu rentres dans cette maison en étant énervé salam, sans aucun, aucune salutation salam, sans aucune parole en disant seulement, et où la nourriture Pourquoi il y a trop de saines Pourquoi les vêtements ne sont pas propres Et dans la maison, il y a deux ou trois enfants à toi. Elle nettoie cet enfant. Et elle essaie de soigner tel enfant. Et toi, tu rentres en étant énervé. Ceci n'est pas bon, n'est pas convenable. Où oh, toi la femme Fais preuve de piété, crains Allah dans ton mari. Ton mari se fatigue il est et il trouve de la difficulté. Il rentre en étant fatigué. Ma Dès qu'il rentre, la, plus, tu, tu lui dis qu'il manque y des y choses. On n'a pas y ça, y on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Je suis fatigué, fais pour moi ça. Crains Allah, aux femmes. La, la, Je suis fatigué, fais pour moi ça. Soi Clément en verlon achète les robes achat de vêtements ana shahunni ams fel munasaba kee bishufuni avec ce vêtement la derniere fois dans la ceremonie dans une autre cérémonie je pourrais pas mettre ce même vêtement ana thob ya hadar fi 20 munasaba o tiabi hadar fiha 20 munasaba enta a khoul a radu la dana tanda kee shur'a tani Elle dit, le même vêtement, j'ai assisté avec euh, dans 20 cérémonies. C'est le même vêtement. Je ne le changerai pas. Et les vêtements ne vont pas me changer. Ta beauté, elle est dans ton comportement. Et elle n'est pas dans le nombre de vêtements. Et tu fatigues l'homme en lui demandant beaucoup de dépenses. En aux femmes, so que Dieu soit clément envers les hommes et wa toi l'homme ne soit pas avare envers ton épouse et concernant le fait de retourner dans vos pays d'origine je prie Dieu que l'année ne se termine pas sans que cela ne se complétisse pas Allahu assalamou alaykum wa mabrouk wa sallallahu Salam alaikum. Béwoodí yusallem alaikum jami'an. I l'aurí volu vous saluer un par un, tous. Walaquen nata akharr d'eanna fii sa taf. Mais le temps y presse, et il a un voyage qui l'attends. Va t'a'adhroum ni? Ida ma t'a'adhroum ni, agilis, va s'allem alaikum quillom. Si vous me le permettez pas de partir, je vais attendre et puis vous saluer un par un. Va l'an anadouk? Est-ce que je peux... <smoking Avoid� MIL25> Merci. <laughs>